The abyss. À cette émission r o c k Classic de ce vendredi 16 janvier de 2009. Je m'appelle Alain Lefebvre je serai là pour vous accompagner en musique pour les quatre prochaines heures, c'est-à-dire jusqu'à 17 heures pour cette 640e <rire> émission r o c k Classic. Aujourd'hui, c'est le troisième vendredi du mois, ce qui signifie que c'est spécial 3 pour 1 à l'émission r o c k Classic.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 En outre, je vais vous présenter un groupe très obscur de rêve psychédélique américain du début des années 70, le Blue Mountain Eagle, qui a sorti un seul album homonyme en 1970. Je vais aussi vous présenter une réédition, celle du deuxième album des g r o e s o m e g r o e s o m e Mania, ainsi que deux nouveautés le tout nouvel album du duo norvégien Satericon, intitulé The Age of Nero.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 All I can tell you is brother you have to wait You know gonna what's right. be? All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 Beatles avec le classique Get Back version 45 tours qu'on retrouve sur leur album compilation 1967-1970, paru en 1973. Juste avant ça, on a entendu Birthday, c'est tiré de leur album blanc de 1968. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Revolution, sortie sur 45 tours à l'envers de la pièce Hey Jude en 1968.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 Au Groupe. On va poursuivre avec les Rolling Stones. Dans un moment, on va entendre un classique tiré de leur non moins classique album Let It Bleed de 1969. Mais tout de suite, on poursuit avec la première pièce avec laquelle les Rolling Stones se sont vraiment fait remarquer sur 45 tours une composition de John Lennon et Paul McCartney. I Want t be your man sur les ondes de c f u 89.1. The Rolling Stones avec le classique Monkey Man, tiré de leur album Let It Bleed de 1969, qui est mon album préféré des Rolling Stones. Juste avant ça, on a entendu 19 Nervous Breakdowns, et tiré de leur, entre autres de leur compilation Singles Collection, qui est verrée en 1989.、Et、au début du bloc, on a entendu I Wanna Be Your Man, composition de Lennon McCartney, avec laquelle les Stones se sont vraiment fait remarquer pour la première fois au début des années 60.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 Aujourd'hui, c'est spécial de trois pour un, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Je vous parle maintenant d'une réédition, celle du deuxième album de la formation montréalaise, The Gruesoms, e intitulé Gruesome Mania, et、euh, paru à l'origine en 1987. The Gruesoms, e qui est un groupe、euh, qui se spécialise dans le, le rock de garage, vaguement psychédélique des années 60, le groupe est、euh, totalement imprégné des années 60 et leur nom vient d'ailleurs de la série de d é m o n s d e s s i n animé de Flintstones, d'après le nom d'une famille de marginaux qu'on voyait de temps en temps dans l'émission,、euh, qu'on a traduit en français par Les Affreux dans les Pierres à Feu. Une famille dans le même genre que la famille Adams. Donc,、euh, les musiciens de g r u s o m avouent avoir grandi dans les années 70 en regardant les reprises des grandes séries télé. Des années 60 ainsi que des mauvaises des années 70 et、euh, des films、euh, d'horreur、euh, de La Hammer tout en mangeant des céréales Frankenberry, Count Chocola, Booberry, du junk food. Ils avaient l'air tout à fait anachroniques en 1987, tellement que quand on, on, on les voit sur la pochette de l'album g r o e s o m e Mania, on a l'impression qu'il s'agit d'un disque qui est sorti en 1966 avec leur apparence de quatre jeunes Anglais.、Euh, Qui nous rappellent un peu les, les Kings, mais、euh, ils ont plus que l'apparence, ils ont aussi le style tout à fait authentique des années 60. On va tout de suite écouter trois extraits de cette réédition de cet album. Période o r i g i n e je vous rappelle, en 1987, Gruesome Mania, sur les ondes de la radio Campus de Toit-Rivière, la radio des Mélomanes de Toit-Rivière, c'est fou! La formation montréalaise de Gruesomes, avec trois extraits tirés de leur deuxième album Gruesomania, paru en 1987 et qui vient tout juste d'être réédité en CD. On vient d'entendre une pièce en français, Je cherche, qui est une reprise d'une chanson des Lutins, un groupe québécois des années 60. Et on retrouve aussi une version en anglais de cette pièce, I'm searching, à la fin de l'album, en pièce Bonnie. Juste avant, on a entendu Way Down Below, qui ouvre le disque avec Brio, et dont on a tiré u n vidéo en 1987. Et au début du bloc, on a entendu Time's Gonna Come, très bon album pour les amateurs de rock garage, vaguement psychédélique des années 60. Le groupe de Gruesome, qui a eu. Relativement de succès underground à la fin、euh, des années 80.、Euh, Ce n'était pas des virtuoses, des gruesoms, mais ils ont fait des trucs dynamiques、euh, qui sont encore très plaisants à l'oreille. Ils se sont séparés en 90 après trois albums, mais ils sont revenus ensemble en 99 pour enregistrer un de leurs meilleurs disques en carrière intitulé Cave-In et ils donnent encore des concerts、euh, sporadiquement à l'occasion.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 Inside of me, they keep stopping me Touching you, watching you, loving you Paranoia With you. One day you're gonna self-destruct you're up, you're down I can't work you out You get a good finger I know you'll understand There's a time device inside of me I'm a self-destruction man There's a r a d under my bed And there's a little green man in my head And said, you're not going crazy You're just a bit sad Cause there's a man in you, n i n e you, t e a r i n g you Let's hear it for the kinks.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 Everybody's a dreamer. And Everybody's a star. And Everybody's in movies. It doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house, and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. s t e p p e on g r o t h e a r b o as she walked down the boulevard. She looked so weak and fragile, that's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. c a n see all t h e stars as you walk down Hollywood Boulevard Some that you recognize, some that you've hardly even heard of People who worked and suffered and struggled for fame Some who succeeded and some who suffered in vain Looks very much alive, and he looks up ladies' dresses as they sadly pass him by. Avoid stepping on Bella Lagosi, c a u s e he's liable to turn and bite. But stand close by Becky Davis, because hers was such a long t i If you covered him with garbage, George Saunders would still have style. And if you stamped on Mickey Rooney, he would still turn round and smile. But please don't tread on dearest Marilyn, cause she's not very tough. She should have been made of iron or steel, but she was only made of flesh and blood. as as you walk down Hollywood Boulevard Some that you recognize, some that you hardly even heard of、uh, People who worked and suffered and struggled for fame Some who succeeded and some who suffered in vain A dreamer, and everybody's a star, and everybody's in showbiz, it doesn't matter who you are. And those who are successful, be always on your guard. Success walks hand in hand with failure along Hollywood Boulevard. Wish my life was a non-stop Hollywood movie show A fantasy world of celluloid films and heroes、But、Because celluloid heroes never feel any The k i n g いやのせいやのせいやのせいやのせいやのせいやの l い i のせいやのせいやの s い t i r いやのせいやのせいやのせ Everybody's showbiz, in show everybody's a star de 1972, tout comme la pièce précédente, une pièce enregistrée en spectacle, Top of the Pops. Et au début du blog, on a entendu Destroyer, une pièce tirée de l'album Give the People What They Want, de 1981. Il est 13h52, vous êtes à l'émission r e c c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. r e c Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 La formation britannique Traffic, avec la pièce Freedom Rider, qui fait référence aux actions de militants de, des droits civiques aux États-Unis au début des années 60, s'est tirée de leur album L'excellent disque John Barleycorn Must Die, paru en 1970, tout comme la pièce、euh, qui, est, qui a précédé. Pièce instrumentale Glad. Et au début du bloc, on a entendu un classique du rock psychédélique britannique des années 60, Colored Rain, c'est tiré du premier album de Traffic, Mr. Fantasy, de 1967. 14h08, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock.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 Blue Mountain Eagle, un quatuor qui est né des cendres de Buffalo Springfield, puisque le batteur original du groupe, Huey Martin, a recruté de nouveaux musiciens après le départ de Neil Young et Steven Stills pour mettre sur pied une nouvelle incarnation de Buffalo Springfield. Mais comme Neil et Steven ont pris des, des recours en justice pour l'empêcher de se servir du nom, Martin a choisi celui de Blue Buffalo. pour enregistrer un démo quelque peu inachevé. Pour l'étiquette Atlantic, mais、euh, des mots qui leur a permis de se faire remarquer. Par la suite, le groupe a fait une tournée de spectacle à l'été 1969 dans le nord-ouest des États-Unis sous le nom de New Buffalo Springfield et à leur retour à Los Angeles à l'automne 69,、euh, l e s musiciens du groupe ont tout simplement décidé de congédier Martin et d'aller chercher le batteur Don Puncher. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris le nom Blue Mountain Eagle et que l'étiquette Atlantic les a signés. Pour un premier album qui est sorti au début de l'année 1970, un album de rock qui rappelle un peu les premiers disques de Uriah Heep, mais avec des accents folk et, et parfois country. On va tout de suite écouter trois extraits de cet album obscur de Blue Mountain Eagle sur les ondes de la radio Campus de Toit-Rivière, la radio des mélomanes de Toit-Rivière et s la seule station diffuser du vrai rock à Toit-Rivière. C'est fou! Le service de placement du cégep de Trois-Rivières et le service d'aide à l'emploi de l'UQTR ont organisé la journée carrière 2009 qui se déroulera le 28 janvier prochain au centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. Plus de 90 entreprises, organismes et organisations offrant des emplois aux étudiants finissant et diplômés de l'université et du cégep. Des entreprises de la région, de la province ou du pays seront sur place. Plusieurs Domaines représentés et cet événement est ouvert à tous les étudiants des différents établissements de la région et à la population en général. L'activité est gratuite avec en plus conférences sur le processus d'embauche, conseils des professionnels sur la rédaction du CV et prix de participation. Donc, le 28 janvier prochain, au CAPS, amène ton CV, ton sourire et ton dynamisme. Vous désirez poursuivre des études de cycle supérieur?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 Cinq de huit quatre-vingt-un quatre-vingt-quatorze. Bonne chance. Vous êtes zettez assez fou. Une formation américaine très obscure, Blue Mountain Eagle, avec trois extraits de leur seul et unique album homonyme de 1970. On vient d'entendre Loveless, Loveless Lives qui clôture le côté 1. La version vinyle de l'album. Juste avant, on a entendu Feels Like a Bandit et au début du bloc, on a entendu la pièce Love is Here qui ouvre l'album et qui nous rappelle vaguement y o u r e r i g h t Heep. r Alors, début,、euh, cet album de Blue Mountain Eagle n'a pas eu tellement de succès. C'est vendu à seulement quelques milliers d'exemplaires,、euh, même s'ils ont donné beaucoup de spectacles et t o u r n é s avec des grosses pointures de l'époque, dont entre autres Santana,、euh, Jimi Hendrix, Love et Pink Floyd.、Euh, le groupe s'est donc Séparés suite à cet échec, et seuls les deux guitaristes, Bob Jones et Joey Newman, ont fait parler d'eux en formant le groupe obscur lui aussi, Swell Hog, et de son côté, le batteur John Puncher, lui, est devenu musicien de studio. Voilà qui complète cette petite présentation des Blue Mountain Eagles. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, la formation Texan Poe.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 私たちのコンビニのコンンビニのコンビニのコンビニ e コンビニのコンビニンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビコンビニ Je pensais justement à toi. Dis-moi, comment vas-tu? Dis-moi, qu'es-tu devenu? Et puis, comment vas-je oser? 「テレた Justement, à ça. Oh, moi ça va très bien. Je joue à Québec demain. Dis, as-tu écouté mon transroit tour s Il y a quelques chansons. Là Pour toi, dommage, je dois te quitter. Tu sais, je suis trop occupé. Il faudrait bien se rencontrer. Ça soit. Et puis parler, parler des jours où j'étais en amour, parler du temps où tout était trop court, parler des jours où j'étais en amour. g u e s sir. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. e e u r s Décider de porter tes cheveux longs, aussi longs que ta sœur, que ta sœur. Mon gars, es-tu devenu fou On ne te reconnaît plus du tout. Mon gars, es-tu devenu fou Enlève-moi ce rose sur tes joues. Nous n'avions rien. で u 私たちは d なた s tes c h に v e u x 見るのわる。 Le plus grand concours en Mauricie, les Mardis de la Relève du Gambrinus, est en pleine campagne d'inscription pour sa 12e édition. Plus de 10 000 en prix à gagner, dont des sessions d'enregistrement studio, diffusion radio et plusieurs a u t r e s p r i x Les formulaires d'inscription sont disponibles au Gambrinus ainsi qu'à la station C'est Fou. Faites vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève, un événement en production Joshua et C'est Fou 89.1. p o u Pour le mois de janvier, C'est Fou présente deux spectacles de Jésus Bench 400 livres.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 Valiquette avec Pardonne-moi. Une pièce tirée de l'album du même nom, paru en 1974, tout comme la pièce précédente, Jamais Rien dit. Au début du bloc, on a entendu la pièce Quelle belle journée, tirée du premier album de Valiquette, chanson pour un café, paru en 1972. On a mis un coffret sur le marché avant les fêtes qui regroupe les neuf. Premiers albums de Gilles Valiquette qui sont présentés dans des petites reproductions de pochettes véniles. Très belle présentation à prix très abordable. Quarantaine de dollars, ce qui équivaut à peu près à 4,5 dollars par disque.、Euh, C'est vraiment pas cher. Par contre,、euh, il faut savoir qu'il y a à peu près seulement les trois premiers albums de Valiquette qui sont vraiment très bons, qui en valent la peine. Les six autres、euh, qui ont suivi ne sont vraiment pas bons.、Euh, C'est même consternant par m o m e n t C'est donc un achat plus ou moins à conseiller. Julie、euh, s Valiquette s'en vient en concert à Trois-Rivières le 21 février au Théâtre du Cégep.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 Dimension Rock c l a s s i q u e jusqu'à 17h. La formation montréalaise, April Wine, avec leur excellente relecture du classique de King Crimson 21st Century, s k i d z o i d Man, qu'on retrouve sur leur album Harder Faster de 1979, tout comme les deux pièces qu'on a entendues précédemment, Ladies Man et Tonight, au début du bloc.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 In a pretty cabinet, epimic、like、cake, she says. Just like Marie Antoinette, a building a remedy for Cruz Jarman Kennedy. And at a time, a limitation you can't take. Carry on cigarettes, well-busted etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. g u n p o w d e r j e a l o t s y Dynamite with a laser beam. To blow your mind,、yes. you recommended a t t h e p r i c e i n satiable in appetite. n d a Wanna try? Oh, oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address in conversation. She spoke just like a baroness. m i d d l e man from China went down to get your m i n d e r That yeah,、like、went clean. Her view came naturally from Paris. n a t c h e d her because she couldn't care. Best, fastidious and precise. She's a killer, queen. Gunfight, e t e r n i n y Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. As a pussycat,、Ooh. momentarily out of action,、Ooh. temporarily out of time. s h e absolutely right. She's going to get you. She's a killer. Creed, gunfire, e j e r n i t y Dynamite with a laser beam. Galaxy, i t o b l o w y o u r mine. d You recommended other p r i c e insatiable and appetite. Wanna try? Wanna <laughs> try?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 Avec It's Late, tiré de l'album News of the World de 1977. Juste avant ça, on a entendu une pièce un peu obscure, Great King Rat, tiré du premier album homonyme de Queen, paru en 1973.、Euh, Et au début du blog, on a entendu Killer Queen, un classique tiré de l'album She Heart Attack, le troisième album de Queen, paru en 1974. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, il n'y a absolument rien pour les amateurs de rock, mais par contre, pour les amateurs de métal, une très belle affiche demain soir au Metropolis de Montréal. Cradle of Filth, avec en première partie les formations s a t o r i Con de Norvège et Septic Flesh de Grèce. Donc, Très, très, bien. ça devrait être un excellent spectacle. Cradle of Field, Satoricon et Septic Flesh. Et le lendemain, dimanche,、euh, Cradle of Field et Satoricon sont au Capitole de Québec. Lundi 16 février, Soy Work, Dark a n e Warbringer et Swallow the Sun sont au Fofun Electrique. Dimanche 8, 8 mars, Destruction, c r i s i a n et Mantic Ritual seront au Fofun. Et le lendemain, le 9, le lundi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Et finalement, le s a m e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 Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Zizita ont mis un DVD et un CD en concert、euh, l'automne dernier、euh, sur le marché, enregistré au Texas, tout simplement intitulé Live in Texas. On va tout de suite en écouter trois extraits sur les ondes de la radio Campus de t o i r r i v i è r e La radio des Mélomanes de t o i r r i v i è r e est la seule station à faire tourner du vrai rock à t o i r r i v i è r e C'est fou! Z-Top avec trois pièces tirées de leur tout nouvel album en concert, Live in Texas, qui reprend à peu près le spectacle que le trio texan a donné il y a quatre ans à Québec au festival d'été. On vient d'entendre le classique Jesus Just Left Chicago. C'était précédé de Waiting for the Boss et au début du bloc, on a entendu Got Me Under Pressure. Un album bien fait, Z-Top, mais qui manque de punch et d'énergie, à mon avis. Les versions en concert sont pas mal toutes plus lentes. Que les versions studio originales et、euh, ça manque d'entrain. Ce s t pas un album live extraordinaire. Je n'ai pas été emballé. Il est 15h30. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain l e f e b v e jusqu'à 17h Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 2009, de 19h à minuit, participez au téléthon de la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières. Il sera diffusé sur les ondes de TVA Trois-Rivières en direct du Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Donnez pour la santé, donnez pour la communauté, donnez pour tous. En profitez, ici, dans notre région. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 Aerosmith avec Rats in the Setter, une pièce tirée de leur album c l a s s i q e Rocks de 1976, à mon avis leur meilleur album en carrière,、euh, tout comme la pièce précédente、euh, Lick and Promise. Au début du bloc, on a entendu un autre immense c l a s s i q d'Aerosmith, Sweet Emotion, tiré d'un autre de l e u r p e t i t c h e f d œ u v r e l'album Toys in the Attic de 1975.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 89番。<Merci. S 2> Avec le c l a s s i q rock You Like a Hurricane, c'est tiré de l'album Love at First t i n g de 1984. Juste avant ça, on a entendu Don't Make No Promises, qui vient de l'album Animal Magnetism de 1980. Au début du bloc, on a entendu Dynamite, c'est tiré de leur excellent album Blackout de 1982. Vous êtes à l'émission avec Classic en compagnie d a l a i l e f e v r e jusqu'à 17h. Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock.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 A Whole lot of trouble coming. The cartoon k i l l e r s a n d t h e r a i k h t o m e close. Stanky old s kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet, all the shoebox will up.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 Avec leur classique I Remember You, c'est tiré leur premier album o m o n y m e paru en 1989. Juste avant ça, on a entendu un autre classique Youth Gone Wild. Et au début du blog, on a entendu la pièce Monkey Business qui ouvre leur deuxième album Slave to the Grind paru en 1991.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 dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. e e u r s Avec leur, la pièce dite de leur deuxième album, You Can't Stop Rock'n'Roll, paru en 1983. Et au début du bloc, on a entendu une autre pièce tirée de cet album, The Kids Are Back. Et entre les deux, on a entendu le classique The Price tiré de leur troisième album, Stay Hungry, de 1984. 16h24, vous êtes à l'émission c l a s s i c en compagnie d a l a i l e f e v r e jusqu'à 17h. Rock c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle d'un album sorti en 2008 dont、euh, je n'ai pas parlé à Rock c l a s s i q u e mais qui est vraiment, absolument excellent et auquel、euh, je ne voulais absolument pas passer à côté. L'album Iron w i l l du trio scandinave The Grand Magus, un très, très bon album. Pour ceux qui aiment le metal britannique du début des années 80 ou des groupes comme Witchfinder General, Trouble, Omen, Manowar ou Saint Vitus, c'est très mélodique et typiquement heavy metal. J'ai beaucoup aimé cet album qui aurait pu tout à fait être enregistré en 1983, tellement le son est authentique. Pour les amateurs de bons vieux heavy metal des années 80 et spécifiquement des groupes de la New Wave or British Heavy Metal, c'est vraiment à conseiller. On va tout de suite écouter trois extraits de cet album.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 Cinq de huit quatre-vingt-un quatre-vingt-quatorze. Bonne chance. Vous êtes assez fou. trio suédois The Grand Magus avec trois pièces tirées de leur excellent dernier album intitulé Iron Wheel. On vient d'entendre la pièce-titre, justement. C'était précédé de Fear is the Key. Et au début du b l o c on a entendu Like the Ore Strikes the Water qui ouvre l'album avec brio. J'ai beaucoup aimé ce disque de Grand Magus. Et si vous êtes un amateur de vieux heavy metal carré du début des années 80 ou le groupe de la New Wave of British Heavy Metal comme Witchfinder General, vous allez beaucoup aimer cet album qui est le quatrième de ce trio de Stockholm, là où le meilleur metal sur Terre se fait. <rire> 16h40, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Je vous parle tout de suite de mon autre nouveauté de la semaine. Il s'agit du tout nouvel album du duo de black metal norvégien s a t y r i c o n qui sont d'ailleurs en spectacle demain soir au métropolis de Montréal en première partie de Cradle of f i l t h avec Septic Flesh et dimanche au Capitole de Québec. L'album est sorti en magasin en,、euh, cette semaine en Amérique du Nord et s'intitule The Age of Nero.、Euh, il s'agit de leur septième album. s t u d i o en carrière. Ils existent depuis 1990. Ils ont débuté comme un groupe vraiment extrême et、euh, leurs trois premiers albums sont considérés、euh, comme parmi les meilleurs disques De black metal norvégien de tous les temps. Personnellement, j'aime particulièrement leur premier Dark Medieval Times qui est sorti en 1993 et qui est très extrême, sombre et dans lequel on retrouve une ambiance funèbre à souhait. Avec leur、euh, quatrième album Rebel Extravaganza de 1999, ils ont pris un virage vers ce que certains appellent du black and roll pour、euh, qualifier leur musique,、euh, c'est-à-dire un mélange de black metal, de rock and roll et、euh, d'éléments post-industriels. Leur musique,、euh, Une musique plus simple que certains qualifient même de simpliste, un, un virage que beaucoup de leurs fans de la première heure ne l a u r ont jamais pardonné. Personnellement, j'ai apprécié les deux,、euh, les deux albums précédents, Volcano et no, Now Diabolical. J'avais、euh, plutôt hâte d'entendre le nouveau, surtout que j'avais、euh, lu de bonnes choses déçues. Malheureusement, j'ai été un peu déçu.、Euh, ni les riffs,、euh, ni les refrains ne sont accrocheurs et pourtant,、euh, c'est vraiment ce que Cetiracon cherche à faire maintenant, être plus accessible. En demeurant non commercial, on va tout de suite écouter une des meilleures pièces tirées de cet album, The Age of Nero. La pièce s'intitule The Wolfpack sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! 89-1! Sage Recon avec la pièce The Wolf Pack, tirée de leur、euh, tout nouvel album The Age of Nero, paru en magasin mardi dernier. Album qui ne m'a pas du tout accroché, que j'ai trouvé、euh, très ordinaire, beaucoup moins bon que les précédents. Dommage. Je vous rappelle que Cetaricon sont en spectacle en fin de semaine au Québec. Demain soir, ils sont au Métropolis avec Septic Flesh en première partie de Cradle of Filth et dimanche au Capitole de Québec, encore une fois, avec Cradle of Filth. Très belle affiche. Ça devrait être un très bon spectacle. J'aime beaucoup ces trois formations Septic Flesh, Cetaricon et Cradle of Filth. 16h46, parlant de Cradle of f i l t h leur dernier album à eux est vraiment tout à fait excellent et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce disque Godspeed on the Devil's Thunder qui est paru l'automne dernier. On a l n concept sur Gilles de Ray dont je vous ai parlé précédemment, un classique. On va tout de suite en écouter un très bon extrait, la pièce The de Death of Love sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières.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 c i l f avec la pièce The de Death of Love, s e s t tiré de leur dernier album que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Godspeed on the Devil's Thunder qui est paru l'automne dernier, en novembre, comme il me semble. c r i l t et qui sont en spectacle demain soir à Montréal, au m é t r o p o l i s et、euh, dimanche à Québec, au Capitole. 16h55, je suis maintenant en compagnie de mon ami, l'animateur, entre autres, des p a l m a r n s Mathieu Plante. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Quoi de neuf dans les p a l m a r n s si vous. Ah, ben, c'est quand même pas si pire stable cette semaine. Quatre、mm -hmm. nouvelles entrées, deux du côté francophone. On retrouve un groupe que j'ai bien aimé que j'ai ai nommé Poste d'Or à l'émission Le Poste d'écoute quand on l'a reçu. C'est Mille Monarques、mm -hmm. avec une pièce qui s'appelle L'immense larme. Et puis, on a aussi l'index de j a s u s Bench 400 livres, un groupe qui, qui me、Locale. fascine. Oui, oui. local. <rire> C'est très bon, ça.、Euh, du côté anglophone, on retrouve The Bicycles avec One Twist Too Much et Relief Maps avec Graveyard Smash.、Hmm. Deux autres trucs que tu as bien aimé aussi. Oui, j'avais apprécié. J'ai jamais mis les petits coeurs. Qu'est-ce qui était numéro 1 <rire> la semaine dernière?、Euh, du côté francophone, le numéro 1, c'était Kevin Thompson avec Attitude polaire, entre parenthèses, ta tronche. Oui, qui est tout à fait approprié à cette température, donc ça devrait rester、oui. numéro 1 ce soir. Oui, c'est approprié à ma tronche、ça、aussi. <rire> Et du côté a n g l o f h o n e le numéro 1, c'était l e e avec、euh, une pièce qui est peut-être un petit peu moins appropriée avec son nom Hot. Tout à fait i n a p p r o p r i é、mm. C'est sûrement plus numéro 1. Mais donc, pour vous en assurer, vous devrez rester sur nos ondes jusqu'à 20 h. À 20 h, qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière porte à gauche. Exactement.、Euh, Il f i n t Exactement, oui, pour le meilleur du Rock Franco en émergence. 21h, là, c'est vrai, c'est le retour、euh, des lutins de l'enfer qui,、euh, euh, qui est absent de la programmation depuis、euh, quelque chose comme un mois.、Euh, à 19h, lundi aussi, ça va être le retour、euh, de Fred Durand pour、euh, les voyages insolites, le voyage insolite plutôt. Et à 19h, comme d'habitude, mardi, c'est、euh, Rock révélé avec Sergio Nadeau. Et à 21h, c'est le retour du Dr. p e n r a g o n pour les amateurs de. Metal le plus extrême. Vendredi prochain, avec t a s t i q u e je vais vous présenter une nouveauté le tout nouvel album de Creator, Hearts of Chaos, qui sort mardi prochain en magasin Creator, qui、euh, seront en concert avec Exodus au Québec en avril. Je vais aussi vous présenter un groupe texan très obscur du début des années 70, p o e Et leur album Up Through the Spiral. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante. r e c l a s s i q u c c o m Exactement. r e c l a s s i q u c c o m Et je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous. Je vous retrouve à 13h vendredi prochain pour une autre émission r e c l a s s i q u e Salut!